Uh <laughs> La plage est mon Bonjour. C'est Omar Jaret qui vous parle. Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Les jockeys, les entraîneurs, les propriétaires sont tous mes amis. Thank mm -hmm. you. Thank you. Thank mm -hmm. you. Let's go.